Alors, frères et sœurs, vous vous souvenez que cet évangile, nous l'avons entendu déjà il y a quelques semaines, un dimanche. Et donc, nous avions déjà bien regardé, contemplé ce qui s'est passé ce jour-là, au jour où Jésus entre dans un village entre la Samarie et la Galilée. Vous savez, il traverse la Terre Sainte et il entre dans ce village où il y a des tensions. Et probablement que, eh bien, parmi tous les dix lépreux qui s'approchent de lui, alors qu'il est là, à l'entrée du village, Il y en a un qui est samaritain et les et neuf autres sont probablement juifs, puisqu'on on ne dit pas d'où ils viennent. C'est a priori, ils, sont, ils, ils ne posent pas de problème, on va dire, au niveau de leur origine. Hein Alors, du coup, ces dix qui sont juifs, ces neuf qui sont juifs-là, vous avez remarqué, ils reçoivent tous la guérison. Hein ils s'approchent de Jésus et Jésus euh, les guérit tous en leur disant Allez voir les prêtres. Soit dit en passant, je vous rappelle que Jésus, à ce moment-là, en train d'instituer euh, le, le sacerdoce d'une certaine manière, en train de rappeler qu'il va euh, agir par les prêtres et qu'il nous envoie voir les prêtres, moi aussi d'ailleurs, il faut que j'aille voir les prêtres de temps en temps n'est pas parce que je suis prêtre que je suis exempté d'aller les voir pour demander le pardon de Dieu et puis, et puis euh, euh, eh bien, en allant voir les prêtres eh bien, tous les lépreux sont guéris, tous, absolument tous, les dix Ils sont guéris, alors comment ça a dû se passer Ils ont dû commencer à marcher, puis en chemin, ils ont vu que leur, leur, leur lèpre disparaissait. Miraculeusement, en quelques minutes. Alors ça ne s'est pas fait d'un seul coup, c'est au cours du, de, de, leur, de leur cheminement, et ils ont vu que cette lèpre disparaissait. Donc l'évidence, elle est là, c'est que Jésus les a guéris. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc ça vient de Jésus, cette histoire. Et puisqu'il les a guéris, qu'il les a guéris sans faire d'incantation, vous avez vu, sans faire d'incantation magique, sans appeler des esprits, sans faire d'incantation, de, de, de, de, de, de, de, comme je dis, c'est que ça ne peut être que Dieu qui a fait cette œuvre. Jésus est donc Dieu. Et remarquez que, eh bien, les neuf juifs, qui sont normalement familiers de la parole de Dieu, qui sont donc des familiers de Dieu, de l'action de Dieu, eh bien, ne reviennent pas sur leurs pas, ne constatent pas que Dieu a agi. Vous voyez, ils pensent simplement, Jésus est mis, voilà, un magicien, il a fait, oui c'est peut-être Dieu, d'accord, très bien. Ils ne reviennent pas sur leurs pas pour se prosterner devant Jésus en disant, merci Seigneur. Ils ne rendent pas de grâce au Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réalisé que Dieu était descendu pour les, pour les, pour les guérir, que Dieu lui-même est venu. Enfin, si on réalise, le Dieu créateur de l'univers descend, mais on est bouleversé, on se met à le jubiler, à, à danser de joie. Exactement comme M. le maire, vous voyez en ce moment, M. le maire a été guéri le 15 août. Bon, il le dit, alors je le dis, il le dit à tout va. Il a reçu une guérison le 15 août, Et il le dit à tout le monde Il est bouleversé par cette guérison. Vous voyez, il a vu Dieu à l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il a changé de vie, pour autant. Peut-être que, voilà. Enfin, on ne va pas... Mais vous voyez, ça, ça arrive, ça, des choses comme ça. Mais Ça arrive tous les jours, des miracles. Mais il faut que nous réalisions que Dieu est venu, que Dieu a agi. Alors, c'est les dix juifs, les neuf juifs, qui ne réalisent pas. C'est-à-dire, c'est euh, euh, nous, les paroissiens habitués, quoi. Dieu agit au milieu de notre communauté, il agit tous les jours, on le voit, et nous ne réalisons pas. Et nous ne sommes pas dans de la joie, une jubilation, une exultation tous les jours en disant « Mais merci Seigneur pour tout ce que tu fais !» De temps en temps, peut-être, nous avons une petite, petite touche de joie qui vient dans notre cœur. Alors je vous témoigne, moi, dimanche soir, en revenant ici pour dire mes vêpres, terminer ma journée dans la prière devant le Saint-Sacrement, eh bien, j'ai été pris d'une immense joie de voir que la messe était encore pleine dimanche, qu'il y avait plein de, de gens qui ne viennent pas souvent à l'église et qui étaient touchés par la messe, touchés par le Seigneur. Vous voyez, j'ai été rempli de joie et j'ai pleuré devant le Saint-Sacrement. Voilà, je vous le dis, j'ai pleuré de joie en rendant grâce au Seigneur. J'étais touché. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que cette joie, nous l'ayons tous. Au lieu de parfois laisser... Euh, Les mauvaises pensées s'envahir dans notre dans, envahir notre cœur. Vous voyez, on peut critiquer toujours. Il y a toujours des choses à critiquer dans une paroisse, dans une dans, dans ce qui se passe. Mais au lieu de ça, et eh bien que nous soyons remplis de cette joie, que le Seigneur veut nous donner à tous, puisqu'il agit ici dans cette église tous les jours, si nous voyons, si nous voyons, et même si nous ne voyons pas, nous le savons qu'il agit. Alors, je vous invite, frères et sœurs, aujourd'hui dans cette Eucharistie à rendre grâce au Seigneur, à louer le Seigneur. Nous avons peut-être des épreuves qui nous écrasent, peut-être que la vie est difficile, mais Dieu est à l'œuvre. Et rien que ça, ça doit tout engloutir. Même nos, nos souffrances, même nos, nos petites déprimes, Dieu doit tout engloutir par son action que nous voyons autour de nous. Dieu est là. Hein, je vous laisse avec cette petite phrase d'une petite fille, toujours la même. Elle s'appelait Anne-Anne. Elle habitait à Annecy, je vous en ai parlé dimanche, qui était très malade, qui avait une, eucémie, une, une méningite pardon, qui la foudroyée en quelques semaines. Et cette petite était dans son lit, sa maman était à ses côtés, et sa maman était bien triste, bien sûr, elle pleurait de voir sa petite-fille qui était en train de partir. Et la petite, avec un mal de tête terrible, se tourne vers sa mère avec un grand sourire, et lui dit « Mais maman, pourquoi est-ce que vous vous tourmentez ?» Puisque Dieu est là. Jubilé avec moi, regardez, j'ai mal, bien sûr, mais elle avait un grand sourire. Dieu est là, Dieu est là. Ça doit nous suffire, non Ce Dieu d'amour, il est là. Alors, rendons grâce, frères et sœurs, parce que dans quelques minutes, Jésus va descendre encore et à nouveau sur l'autel Dans l'hostie sera là. Il sera là, devant nous. Est-ce que nous réalisons ça Il faut poser cet acte de foi pendant la messe. Il est là, tu es là, Seigneur, tu es là devant moi, avec toute ta puissance, tout ton amour, toute ta miséricorde. Tu es là, comme à Nazareth il y a 2000 ans, comme sur les routes de Galilée, comme lorsque tu as touché ces dix lépreux que tu les as guéris. Tu es là et tu viens pour agir dans le monde, dans notre paroisse, dans notre village. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.